Aujourd'hui, on va aborder bien sûr de, de la Ligue 1 avec notamment un excellent PSG Bordeaux, un réveil marseillais aussi après sa défaite contre Salzbourg jeudi dernier. On parlera de Lyon, on parlera de Monaco aussi, on parlera aussi de, de la Première Ligue avec notamment euh, City-Chelsea. Euh, voilà, on va tout de suite commencer par la Ligue 1 Voilà, avec euh, PSG Bordeaux qui s'est joué euh, samedi après-midi et euh, victoire... Euh, vraiment ahurissante du PSG euh, 6 buts à deux. Voilà, donc euh, on pensait, euh, c'est vrai qu'on en avait parlé que ça pouvait être un premier, enfin pas un premier, mais ça pouvait être un gros test pour le Paris Saint-Germain, vu que Bordeaux était, euh, était assez en forme. Et là on voit que Paris a vraiment joué les bouchées doubles et c'était une véritable boucherie. Euh, Gabi euh, bon t'as vu le match. Euh, J'imagine que tu es vraiment heureux. Et qu'est-ce que tu as pensé vraiment de ce PSG euh, samedi après-midi Ouais ouais bien sûr j'ai regardé le match euh, comme tous les supporters parisiens. Euh, j'ai été très content en fait de la, de la performance, surtout de, des joueurs clés. Euh, mm. On a retrouvé un, un Neymar et un Cavani vraiment assez complices dans le match. On a retrouvé un Mbappé euh, qui avait euh, comment dire <rire> toujours euh, ce, ce plaisir de donner des passes décisives à ses coéquipiers et qui prend qui prend pas forcément euh, le, jeu, le jeu à son compte comme Neymar a pu le faire euh, mm. l'histoire du penalty gate. Euh, mais sincèrement euh, Bordeaux moi c'est mon problème dans ce match là c'est Bordeaux parce que Bordeaux finalement euh, ils, ils sont venus résigner au Parc des Princes il euh, y a des choses qui m'ont choqué comme l'histoire du selfie à la mi-temps avec euh, Ah oui. L'échange de maillot aussi, ils ouais. se sont échangé le maillot avec, euh, avec Neymar. Euh, ouais. Je trouve ça un petit, peu, un, petit peu, un petit peu limite quand même. Ça veut dire qu'ils sont venus à, à Paris euh, la fleur au fusil, on joue contre une grosse équipe, euh, on ne on va pas trop se fouler, à euh, la mi-temps ça va être la fête, on va pouvoir parler. Non, enfin je suis désolé, quand tu vas jouer contre Paris, tu vas déterminer, même si on allait aller euh, la fleur au fusil euh, en se disant, bon ben on tombe contre Paris, on va sûrement se ramasser une branlée. Enfin, je trouve qu'il y a un manque de sérieux de la part des Bordelais quand même. Hein. Ouais ouais c'est évident que Bordeaux euh, en étant troisième du championnat c'est assez incompréhensible de voir une équipe euh, venir au parc des Princes et faire des selfies un peu comme euh, à l'époque il euh, mmh. euh, y avait le CSK Moscou qui était venu à l'OM en Ligue des Champions en 93 right. ils, avaient, ils avaient été faire du shopping etc euh, avant le match quoi enfin mmh. des trucs enfin euh, moi c'est les trucs des <rire> c'est des trucs qui sont encore plus choquants dans le football moderne je trouve il euh, y a un manque de professionnalisme euh... c'est ça Euh, à la limite, il y, y a des gens qui ont dit ouais, Gourvennec il a pas fermé le jeu, ils ont continué à jouer, mais est-ce que les joueurs avaient envie de défendre ou quoi On n'a pas l'impression. Mm. Euh, moi, c'est ça qui m'a choqué dans la tactique un peu de, de Gourvennec, c'est-à-dire qu'il a mis des joueurs euh, assez offensifs, avec euh, pratiquement aucune tactique défensive. Euh, si, tu veux, si tu viens à Paris, faire, essayer de faire un futsal, c'est sûr que tu vas t'en prendre 10. Hein. Ouais, c'est ça, ouais <rire> bon à un moment donné il faut essayer de, de jouer au football je pense pas que les mmh. supporters bordelais soient contents de, de, de ce qu'ils se passé. Ah, je pense pas je pense qu'ils auraient préféré voir autre chose une équipe plus conquérante quoi ouais ouais tout à fait et euh, par contre euh, comment dire euh, je, je, on a retrouvé aussi un bon Rabiot au milieu de terrain j'ai trouvé Verratti toujours emprunté un peu un peu lent pas du tout en forme encore mmh. euh, bon après la chance qu'il a eu sur ce match là c'est que Bordeaux n'était pas non plus euh, n'était pas non plus dans un grand jour on va dire. Et, euh, et puis ouais, je tiens également à féliciter euh, le, le Cup Ultra, l'association qui a fait une marche en euh, l'honneur du président Borrelli, en fait, euh, ouais. la, la, à l'avant-match, euh, dans les rues de Paris, jusqu'au parc. Et je trouve que c'est une belle initiative, euh, qu'on ne souligne pas assez, euh, que les il y a des ultras qui sont. Euh, Comment dire euh... ouais, Ils organisent des manifestations en l'honneur de... de personnes historiques du club et ça, c'est quelque chose de bien, je veux dire. Il ouais. Ouais. y a eu quand même une équipe avant les Qataris. Il faut le rappeler. Exactement, exactement. Bah, tu peux demander à Didier ce qu'il en a Oui, Didier, euh, oui, là, Didier, est... toi, qu'est-ce que tu en penses de ce Paris Saint-Germain Moi, euh, premièrement, j'aurais aimé dire un mot sur, sur Bordeaux, qui était quand même troisième avant, oui. avant cette journée mais qui vient au Poc, mais qui, qui, qui est venu admirer les Parisiens, mm. euh, sans tenter grand-chose, Ben, je ne sais pas. Est-ce que fi finalement, ce, ce genre d'adversaire euh, dans, dans le... aide, aide vraiment euh, le Paris Saint-Germain Bon, C'est bien de voir huit de voir buts dans un match, mais oui. pour après arri arriver à être à un niveau... Euh, Ligue des champions, ça, ça, ça va être compliqué pour Paris. Ouais, c'est sûr. Mais faut, faut dire aussi que Bordeaux, euh, les, les, les adversaires qu'il a rencontrés euh, depuis le début de la saison, c'est des équipes de second, enfin, du, du, du second tableau, quoi, Donc ouais. euh, Bordeaux n'avait pas encore rencontré vraiment de, de grosses écuries. Et là, on s'aperçoit que ben, enfin, je sais pas, là ils sont tombés contre Paris, mais contre Monaco, euh, s'ils jouent de cette manière, ça va être la même chose. Hein. Ouais. Ouais. non mais c'est vrai que, que, que, que, que, que, que, que d'un autre côté Paris régale ouais. c'est un, un plaisir de, de, de les voir jouer mm. mais ils il il la gagneront la Champions League tôt ou tôt. Sûrement, bah, avec une équipe pareille c'est sûr, sûr qu'ils peuvent aller loin c'est sûr qu'ils la gagneront euh, Chelsea par exemple ça a pris euh, 8 ans à, à, à Abramovich pour emporter pour, pour, pour la Champions League Paris, la, la gagnera tout à ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Et là, Gabi, je vois les, les stats. Euh, Paris, c'est 11 tirs euh, dans, dans tout le match. Hein. 11 tirs 6 buts. Enfin, c'est quand même un sacré bon ratio, quoi. Ouais, c'est un ratio énorme. c'est... C'est exactement dans la continuité du, du PSG Bayern où tu avais un PSG ultra réaliste, parce que quand on avait vu le, le Bayern qui avait fait je sais plus une vingtaine de centres, euh, et puis euh, rien rien au final, et là finalement ouais. le PSG euh, ils attaquent beaucoup dans l'axe, faudra se poser la question en fait du PSG, euh, une nouvelle tactique d'Aimery en fait, qui est une tactique beaucoup plus axée en fait, sur le jeu axial je trouve, droit ouais. au but, euh, comparé au jeu de Laurent Blanc qui contournait la défense en passant par les côtés, etc. Et là, Emery, euh, si tu regardes les buts, la plupart viennent de, dans l'axe, et euh, tu as, t as, t as, t as des, aussi des, des joueurs qui recherchent les coups francs, c'est une bonne chose, ça, parce qu'à l'époque de Laurent Blanc, justement, les joueurs ne, ne recherchaient pas forcément euh, les fautes aux 16 mètres, et là, un Neymar, euh, euh, bon, qui exagère beaucoup, hein, qui est vicieux dans son jeu... il y a... Il, il, il plonge beaucoup, Neymar c'est un peu son péché mignon quoi. Et il faisait ouais. déjà à Barcelone et il nous a obtenu 2-3 coups francs en étant à peine touché, même, même pas touché je veux dire. Mm. Et euh, on a des joueurs justement qui vont chercher plus la faute dans l'axe et, et les pénaltys, les coups francs, etc. Et il euh, y a beaucoup plus de, de percussions et, et d'agressivité dans l'axe. Et ça, ça ouais. me plaît bien ça pour le, euh, le nouveau jeu du PSG. Il y a moins de tergiversation sur les sur les ailes. Et puis, on a vu que Kurzava n'était pas en valeur non plus avec ses centres. Donc, peut-être qu'Emery s'est dit euh, « Attends, on va essayer autre chose euh, ». Et puis, avec euh, la force d'Mbappé, Cavani, Neymar... Euh, bon, ils risquent de se marcher dessus, hein, je vous cache pas, on l'a vu. Hein, mais, euh, ouais. Ouais. mais finalement, euh, comment dire, ça réussit bien. Hein, ça réussit bien, il y a beaucoup plus de buts que les années précédentes. Le PSG domine autant, il y a 60-70% de possession de balles en championnat, je parle, mmh. parce qu'en Champions League, possession de balles contre le Bayern, on s'est fait bouffer. Mmh. Et euh, mmh. euh, mais euh, voilà quoi. Et quel but de Neymar Ouais, superbe coup franc de Neymar là, dès le début du match, euh, je crois qu'il a il est presque à 30 mètres, hein, je sais pas, non euh, Oui, ouais, à peu près, ouais. Euh, ouais. Il est, ouais, ouais, à 30 mètres, ouais. Et en plus, sixième, je crois, en, en quoi en... C'est un match. À peu près, non Sixième quoi, tu disais C'est son sixième but qui le marque. Là. Ah, c'est possible, là, bien sûr. Ah oui, sûrement, oui, parce que là, il a fait un doublé. Donc, ouais, ça va être son sixième but. Ouais. Donc, c'est un bon ratio, déjà, point pour, un... okay. <rire> pour un joueur qui vient d'arriver. Et je pense, comme tu disais, c'est un des Brésiliens. Euh, c'est peut-être le seul qui s'est au aussi bien euh, intégré à la Ligue 1, quoi. Oui. Moi, moi franchement, j'avais un peu peur, peur pour... Parce qu'il y, y a tellement de grands joueurs qui se sont brûlés les ailes à Paris avant. Je me suis ouais. dit, Némode, tout bon joueur qu'il est, Et parce qu'il faut aussi s'adapter à la ville, à la, à, la, à la vie parisienne, à la vie française. Est-ce qu'il s'adaptera finalement mmh. Bah, il s'est bien adapté, bon, il, a eu, il, a, il a pas mal de, de personnes qui sont dans son entourage, je pense qu'il y a son père aussi qui est resté sur Paris, donc il n'est il pas, pas tout seul, il a du monde pour l'épauler, je pense qu'en plus tous les Brésiliens qui étaient présents l'ont pris sous leur aile. Euh, voilà, il n'est pas arrivé en... Euh, il n'est pas arrivé, il n'est pas resté tout seul, cloîtré. Voilà. Et, il y a tout pour réussir. Et je pense que déjà, euh, ils ont dû avoir tous les autres Brésiliens et puis tout le club, ils devaient faire tout ce qu'il fallait pour que Neymar se sente bien. Et pour le moment, ça, ça fonctionne parfaitement. Quoi. Mais au-delà au de Neymar et des, et des joueurs, enfin moi, je souhaiterais poter un petit bémol par, par rapport à Paris. Enfin, moi, ouais. de, de mon île Maurice, à 12 000 km, c'est l'impression que j'avais. Bon, ouais. je ne dirais pas comme Zlatan qu'avant lui, Paris n'existait pas. Mmh. Mais pour moi, Paris est une très grande équipe, mais pas un grand club. Oui. Ouais. Imp... Je ne sais pas, euh, Gabi, peut-être que, que tu ne seras pas très content de ce que je vais te dire, mais j'ai l'impression que, que, que les choses ne sont en interne ne sont pas très bien organisées. C'est ça. Et, C'est qu'il faut, faut y, a, y, a, y a des gardes égaux, hein, de toute façon, malheureusement. Hein. On a bien vu avec... Bon, même si euh, la presse en a fait tout un, tout un plat, mais il y a eu ce, cette histoire de, du pénalty. Bon, a, euh, était. Euh, a été... La, la, la, la hache a été enterrée, parce que voilà, Neymar a tiré son pénalty, Cavani était derrière, il n'a pas bronché, ils se sont pris dans les bras, alors... Je pense qu'aussi, ils ont fait ça pour euh, que ce soit pris en photo puis qu'on ouais. arrête d'en parler. Ouais. Mais après, ouais, je pense qu'il y a quand même euh, des, des fortes têtes. Et, mais de toute façon, dans toutes les équipes, c'est très difficile quand même d'avoir une équipe où tout le monde s'entend parfaitement à 100%. Mmh. Et le jour, je pense, où Paris aura ce, cette chance d'avoir une équipe qui s'entend à 100%, Je, je pense qu'on verra une équipe même meilleure que ce qu'on a vu contre, contre Bordeaux. Parce que si la cohésion est bonne, Paris peuvent, peuvent aller très très loin. Quoi. On y a vu avec énormément d'équipes. On y a vu avec France 98. Voilà, mm -hmm. s'il n'y avait pas eu... On en parle assez, hein, on rabâche un peu le truc. Mais il n'y aurait pas mm -hmm. eu une cohésion euh, entre les joueurs, la France n'allait pas jusqu'en finale et ne gagnait, pas le, ne gagnait pas la Coupe du Monde. Bien sûr. Et puis, euh, le truc c'est que depuis quelque temps, avec l'émergence des deux monstres qui sont... Mais si et CA7, mmh. le foot est devenu un peu un sport individuel. Malheureusement. C'est ça avec, mmh. avec la course au ballon d'eau, qui pour moi, personnellement, ne veut rien dire. Ah bah ça ne veut plus rien dire maintenant. Euh, C'est déjà choisi euh, bien à l'avance. Enfin, ce n'est pas pour, pour jouer au vieux, mais quand j'étais je, enfin, plus jeune, on, on, on s'identifiait plutôt à. Un club, mmh. pas ah, un, un joueur. joueur c'est sûr et maintenant, et maintenant, les ados, les, c'est Asset, c'est Messi, c'est Nema, ce n'est pas le club. Mmh. C'est sûr. Il y, il y en a, c'est vrai qu'ils affectionnent particulièrement certains joueurs et après, ils supportent le club euh, parce que le joueur est dans ce club-là. Mais ils ont adopté la mentalité des joueurs de football aussi, malheureusement. T'as des joueurs de foot qui changent de club euh, comme de chemise Et pour ouais. eux, le club ne veut plus rien dire également. Donc les jeunes ça, ça s'associent à ça également. C'est ouais, un peu ouais. eux qui. C'est un peu de leur faute aux joueurs. Ils renvoient une mauvaise image. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Voilà. Mais as tout à fait raison sur ce point-là, bien sûr. Ouais. Et il y a Eddy qui nous a rejoint, un nouveau participant aussi, un supporter de l'OM, salut Eddy. Salut. Eh Présente-toi si tu veux, euh, tu ah ouais, le choix de te présenter. Ouais, ouais, moi, je suis porteur de l'OM depuis toujours, depuis que je suis tout petit. Hein. Euh, euh, moi, l'OM, euh, là j'ai 34 ans, euh, moi je suis l'OM depuis plus de 30 ans. quoi. C'était quoi ton match référence, le match qui t'a dit ouais, « génial l'OM ». Non, bah, moi c'était à l'époque où il y avait les Waddle, les Boli. Euh, c'était ouais. vraiment l'épopée où ils ont perdu à la finale contre les l'Étoile Rouges de Belgrade. Paris, ouais Ouais, euh, ouais ou, vraiment j'ai toujours accroché, c'est par rapport à mon père aussi, parce que voilà, il, il aimait l'OM, il aimait on regardait les ouais. matchs ensemble, et puis voilà, après euh, c'est comme ça. Après, moi Marseille, euh, <rire> je suis un fou de Marseille, euh, <rire> je fais les déplacements, je vais les voir jouer chez eux, je vais au vélodrome, je vais à Marseille, je vais à l'extérieur. Euh... Ouais, ouais. euh, et bah bon, justement, après, justement.. Et eh ben on va parler de PSG. <rire> euh... ah, pas, ah, pas, ah, pas de problème, tu peux y aller, pas de problème. Je <rire> bon, sais pas, euh, voilà après Paris. Euh, J'aime pas Paris, mais bon après je peux en parler. Hein. Tu peux en parler, voilà c'est comme. Je sais pas. pas, voilà. pas T'es pas un anti, pas un anti, c'est pas ça, mais c'est que tu je vas je pas sens. dire euh, euh, Paris c'est de suis la merde. Mais bon euh, voilà Paris maintenant. Euh, tu peux voilà tu, <rire> tu peux en parler. un des plus gros clubs d'Europe maintenant voire du monde. Euh, ils ont une équipe, euh, je vais pas vous mentir, hein, ils ont une équipe de folie. Euh, voilà. Euh, euh, voilà. Et après, donc justement, euh, ce PSG-Bordeaux, euh, t'en as pensé quoi en fait Bah Après je vais te dire, je n'ai pas regardé le match. Après ah. j'ai vu le, les résumés. Mmh. Bah Après euh, c'est sur leur lignée hein, de toute manière. Mmh. Ouais. C'est sur leur lignée, hein. ils plantent, euh, ils ont une attaque de feu. Euh, sincèrement, euh, après tout le monde dit Neymar, Neymar, mais bon, euh, moi je pense qu'Mbappé il fait vraiment beaucoup beaucoup de choses. L'attaque mmh. à Paris, vrai, je pense que c'est leur point fort. Parce que sincèrement, euh, ils ne il jouent pas pour sa gueule, ils jouent il joue vraiment pour Cavani et Neymar en attaque. Euh, il n'est pas là, il n'est pas euh, but, but, but pour lui. Il pense vraiment au collectif. Après, derrière, oui, bon, ils, ont une équipe, euh, ils ont une équipe compétitive, hein, de toute manière. Oui, oui. Mmh. Je pense que la Ligue 1, elle est pour eux. <rire> c'est sûr et certain, je vois personne. Euh, vraiment, s'ils sont dans un mauvais jour, ouais, mais... Euh, Ben là, à l'heure actuelle... Vas-y, je t'en prie, moi Non, je disais, si, si c'est vrai que s'il n'y a pas de crise majeure, malheureusement, je trouve que le championnat, cette année, il est vraiment trop, trop déséquilibré, quoi. Après, voilà, tu vois, quand tu vois Mbappé, Rabiot, c'est des jeunes, ils sont, ils sont mm. super jeunes. Euh, l'équipe de France, heureusement qu'on les a. Là, on va en revenir, après, je pense, sur l'équipe de France. Ah, mais euh, mais euh, pff, moi, je pense que Paris, euh, leur équipe, là qu'ils ont... Euh, pff, déjà, quand tu vois qu'ils mettent 3-0 au Bayern... Mmh. Euh, voilà quoi je pense que le Real Barcelone d'ailleurs ils disent bon voilà maintenant on a un concurrent et je pense que Paris ils peuvent aller très très loin en... cette année en Ligue des Champions s'ils ne font pas de bêtises comme l'année dernière à Barcelone où ils sont écroulés ouais. euh, parce qu'ils avaient de la pression haute après a... c'est ça qui peut jouer peut-être sur eux c'est peut-être la pression mais bon voilà je pense avec un Neymar à Mbappé les dernières pff, quand tu vois Mbappé à Monaco ce qu'il a fait euh, à Paris ça va être la même bon. l'adversaire le plus dangereux de Paris ce sera justement Paris c'est Bon, après, pour moi, Paris, voilà, euh, je... <rire> moi, voilà moi, quand il y a les PGO, je chanterai, je tremble tout. Mais bon, là, sincèrement, j ai, j ai... après, voilà, on est troisième, mais, mais bon, je... sincèrement, moi, j'ai peur quand Paris va venir à Marseille, sincèrement. Ah, Parce ça sent mettent... la fessée, mettent... ouais. Ouais, quand ils mettent des 6-2 à Bordeaux, qu'ils étaient troisième avant là, cette journée, <rire> ils mettent 6-2 à Toulouse, euh, ils... Ils... ils mettent 3-0 à Guingamp, où tout le monde va perdre là-bas, euh... Voilà quoi, ils vont à Metz, ils leur mettent un 5-1, bon, avec un carton rouge, mais bon, quand tu vois tout le monde galère là-bas à Metz, euh, comme Monaco qui avait galéré pour aller gagner à Metz 1-0 euh, l'année dernière, ils avaient mis 8-0, je sais pas combien là. Euh, moi, je me dis, euh, sincèrement, par... cette année Paris en Ligue 1, je vois pas de concurrent. Tout le monde dit Monaco, Monaco, non, Monaco, non, non, c'est pas de concurrent. Quand tu vois Monaco il galère pour aller taper Montpellier, mmh. il vient prendre 3-0 contre Porto. Oh, voilà. oh, ouais, euh... Après non, Paris sincèrement, s'ils jouent sur leur qualité, ils... ils ont une équipe sincèrement pour aller au bout, même en Ligue des Champions, en Ligue 1, même dans les coupes euh... Coupe de France, Coupe de la Ligue, ils peuvent tout gagner hein, cette année, c'est sûr. Bon après voilà, derrière, s'ils restent euh, tranquilles, euh... ils sont bien dans leur, dans leur pompe, pff, ils peuvent aller très très loin, hein, sincèrement. Même s'il y aura beaucoup de jaloux. Hein. Mmh, sûr. Après les jaloux, il y en aura toujours. Hein. C'est comme nous, à l'époque, en Marseille, en 93-94, ils avaient des, une grosse équipe, 92. Mm. Ils ont recruté des gros joueurs. Mais les mecs, ils se battent l'un pour l'autre. Il ne faut pas déconner. Après, tout le monde a fait un, un pôle pour le pénalty. Là, Cavani, Neymar, mais ouais. les laisser tranquilles. Ouais. Tu vois, les médias, ils mettent, ils mettent la pression. Ils, ils sortent des trucs. Mais arrêtez un peu, quoi. Ah, C'est bon. Si Cavani, ouais. Neymar, ils vont se prendre la tête. Les mecs, ils ont une, une des meilleures attaques d'Europe. Ils <rire> ouais. viennent ils viennent de.. Ils viennent de... ça m'énerve, ça m'énerve. Même si je ne suis pas parisien, ça me voilà quoi, laissez-les tranquilles quoi. Non mais c'est les médias, l'équipe ils se font de l'argent sur ça. Du... L'argent laissez-les les... Les, dire, les, euh... les, les journaux savent très bien que les gens maintenant ils lisent les stats et euh, tout ce qui est sur le, le les joueurs même sur internet. Et le... maintenant les journaux font que du buzz, si tu veux. Euh, l'équipe, ouais, mais... leur truc c'est closer, quoi. Voilà. Mmh. <rire> c'est sûr c'est sûr. Les équipes sont en un... ouais. équipe, ouais. euh, oh oui, c'est que... de... Ils veulent clair, faire hein. du poste, ils veulent vendre du, du papier, mais qu'est-ce qu'on s'en fout quoi, de Cavani, que Neymar, ils sont embrouillés pour un pénalty. Quoi. Ah. Tu vois, contre Bordeaux, le pénalty, il y a peu d'histoire. Neymar, il a pris le ballon, hop, je tire, et le prochain match, ce sera Cavani. Voilà. Ouais, ouais, ouais. ah, Laissez-nous tranquille. Euh, voilà, merde, quoi. Putain, ah, faut, laisse... Il faut que ça se passe mal. On a l'impression qu'en France, quand ça se passe bien, ça ne va pas. Exactement. Oui. Quand, quand, ouais. quand ça se passe bien, Exactement. ça ne va pas. Il faut absolument que ça se passe Exactement. mal. Ouais. Comme ça, quand ça se passe mal, ça fait vendre. Voilà, ouais. c'est tout. C'est ouais, comme, ouais. comme Marseille. Ils ont mis la pression sur Marseille, là, s'est pris, euh, ok, on s'est pris des défaites contre Rennes, contre... Euh... Ouais. Contre, contre Monaco ça a parlé Marseille c'est en crise voilà. et maintenant dès que Marseille a gagné contre et Amiens et t'inquiète oui, pas que si ça se passe bien pendant la saison c'est bon tout va bien, tout ouais, va et, bien si et tu vas voir si ça se passe bien dans la saison on va encore avoir euh, la police qui va débarquer euh, à la commanderie exactement pour vendre du papier comme d'habitude et ouais. voilà C'est comme par exemple, je reviens juste sur ça, sur le euh, bon sur le problème qu'il y a eu à Amiens, bon euh, voilà quoi. Euh, ah, bah, on en parlera tout à l'heure ça. Ouais. Voilà, on en parlera tout à l'heure, mais bon, d'aller sortir que c'est de la faute au supporter de... ouais. ça. On en reviendra tout à l'heure, mais ça, ça c'est. Alors là, vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai fait foutent de la gueule du monde. <rire> mais bon, on en reviendra tout à l'heure ça, si vous voulez. Et euh, donc, euh, ben, le prochain match, c'est euh, Dijon, euh, Dijon PSG, le 14 octobre, samedi à 17h. Bon, ben Dijon, je pense qu'il faut qu'il prévoie euh, <rire> de mettre un bus devant le but, je pense. Hein, parce que euh... Non, mais attention, attention parce que les, les gars reviennent de... De La sélection. De, voilà, de sélection, de, de l'Amérique du Sud, un long voyage, un peu de fatigue avec. Euh, ça peut être un match piège. Mmh, ça peut être, euh, ouais, c'est possible. C'est bon, ça, ça va. Ouais. Je crois que Paris a des loges largement les, les moyens d'aller battre Dijon à Dijon. Mais quand même, après, après, après la trêve internationale, c'est un peu toujours délicat. C'est sûr. Ouais. De toute manière, les, les victoires de Paris, en ce moment, des, des, le gros score, je veux dire, à, pour mm -hmm. les matchs de Paris, dépend beaucoup de Neymar aussi. Si Neymar est en forme, tu vas avoir un gros score à la clé à chaque fois. Mm -hmm. Par exemple, là le retour, comme vous dites, euh, d'équipe nationale Je pense que le joueur va être mis un peu de côté. Euh, enfin, peut-être que lui il débutera le match, mais il débutera son match peut-être euh, plus lentement qu'il que, qu a, qu a fait contre Bordeaux. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il va euh, voilà, il va jouer tranquillement, et puis il va monter en régime petit à petit. Quoi. Et mm -hmm. euh, ça, ça pff, moi Dijon, Dijon, ils ont fait 3-3 contre euh, contre Lyon. C'est pas une mauvaise mauvaise équipe. Mm -hmm. euh, après, ils ont une mauvaise défense. Oh, c'est à la portée de Paris, quand même. C'est à la portée de Paris, bien sûr, ouais. Mais je que... pense pas qu'au début de saison, il y ait des matchs pièges pour Paris, je pense pas. Hein. Non, je pense pas. Ce sera peut-être en non. fin de saison, non, non, avec non, euh, non. la fatigue. Plus Plus en mais univers, bon. avant la trêve ou après la trêve. Après la trêve, même, je dirais. Même avec les matchs internationaux, sincèrement. Ils ont l'équipe, sincèrement, à Dijon. Voilà, Lyon, on fait 3-3 à Dijon. C'est à, oui. à, à Dijon, Angers ouais, C'est ouais, à, à Dijon, oui. C'est à Lyon, c'est à Lyon. Après voilà, après Lyon, euh, voilà, tout le monde dit que Lyon, Lyon, ok. Mais Lyon, pff, sincèrement cette année, c'est pas ok, ils ont une bonne attaque, mais la défense, elle est fou. Ouais. Voilà, c'est ouais. pas ça. Sincèrement, ouais. les buts sur, sur coup franc, coup de pied arrêté, euh, euh, la défense, elle est pas irréprochable quoi, sincèrement. Euh, bah c'est clair, hein, mais on peut parler justement du match là qu'ils ont fait euh, récemment ce week-end. On peut, on, peut, on peut lancer Lyon, Angers, si tu veux. mais bon, ah, ouais. Angers, tout le monde dit ouais l'arbitre, l'arbitre, l'arbitre, l'arbitre. Ok l'arbitre l'arbitre ok. Tu oui, bah, comment t'arrives à, à ce score là quoi. Voilà il faut arrêter de dire euh, Lyon mène 3-1 je suis désolé l'arbitre ok donne un penalty je suis désolé je suis désolé. Tu verrouilles tout tu mènes 3-1 à l'extérieur euh, il faut arrêter de les dire ouais c'est à cause de l'arbitre qu'on a fait match nul. Non je suis désolé Lyon ils ont mené 3-1 et eh ben je sais pas soit tu verrouilles soit tu fais une euh, je sais pas quoi tu tu, tu joues tranquille tu mènes 3 pourquoi te presser d'aller mettre un quatrième si tu mènes 3 Ok, il y a 3-2, il met un carton rouge, après le carton rouge, bon, l'arbitre, voilà. Quoi. Pff, il y a quelques joueurs qui sont déjà arrivés à, à, à faire des bons, des bons résultats à 10. En, exactement, en exactement. Comment que Genesio, il attend de, de voir ce qui se passe Il ne change oui. rien quand il y a le carton non, rouge Non, mais il attend toujours, lui. Il attend toujours, <rire> il ne sait pas que, qu ce qu'il faut faire. Il, il, il se retourne vers ses adjoints, <rire> non mais c'est ça malheureusement. Ah, bon. Ça, bon après les Lyonnais, euh... sincèrement moi je veux dire moi je suis content que Lyon voilà ça parle un peu sur eux parce que c'est bon Lyon il faut arrêter quoi. Lyon ok ils ont une équipe ils ont fait un bon recrutement il faut pas euh, ils se voler la face hein. ils ont oui. pris des bons joueurs hein, quand même hein. le Traoré devant. Après est-ce qu'ils sont toujours en perte d'adaptation Après c'est autre chose mais bon Ils ont quand même, euh, voilà, ils ont relancé le. Ad... C'est Adriano, c'est ça, l'attaquant là Je ne sais pas comment il s'appelle là. Marianne, non, Mar Mar Mariano Diaz, ouais. Mariano, voilà, le gars, il... voilà, au réel, il avait mis deux buts en une saison. Là, il est à quoi 5 buts, 5, 6 buts mm. Voilà, après, moi je trouve que c'est pas un, un attaquant exceptionnel. Après, voilà, il... là où il est, il met les buts. Mais bon, après Lyon, euh, pff... euh... après Genesio, je ne sais pas si c'est l'entraîneur. Après, je pense qu'il y a beaucoup de grosses têtes à Lyon. Ouais, ouais, je bien. pense que ça ne joue, ouais, ouais. joue pas en équipe, ça joue, euh, ça joue vraiment, il y, y a des joueurs vraiment qui jouent pour eux. C'est voilà, ça le gros problème individualisme de Lyon, individualisme bah, de de pas, ouais. voilà. mm. Non mais, mais Je genre. pense que, que Lyon a eu une, une période très faste, ils ont, ils ont reboté le, le titre cette année, année d'affilée, Que ça, c'est clair. clair, vous avez une équipe de feu quand même, pas on, on ne retrouve pas une telle génération du jour au lendemain, il faut donner du temps, autant... C'est clair. Clairement. Ils vont pas retrouver le au, le, le sommet bon. du tableau ben, tout de suite, non, du tout temps. Tout suite. Voilà. Après, oui, ils ont fait un beau match à Paris, quand ils sont venus au parc, ils ont perdu 2-0, c'est vrai qu'ils ont fait un beau match, et voilà, après derrière... Pff, Après, moi, Lyon, sans plus, sincèrement, tout le monde dit « ouais, Lyon, Lyon », mais moi, sans plus, sincèrement, je trouve pas qu'ils sont exceptionnels. Là, ils sortent sur deux matchs nuls, 3-3, ok, ils ont une attaque. Mais bon, quand tout le monde dit « ouais, Fekir, Fekir, Fekir, il revient », mais bon, Fekir tout seul devant, il va rien faire. Il va rien faire. Non, mais ils ont des points faibles, un peu comme Nice. Bien sûr. tout à l'heure de Nice-Marseille. Et le gardien de but à Lyon, je suis désolé, mais Lopez, ce n'est pas un bon gardien il se prend des buts... Euh... Je ne je voulais, voulais pas le dire, parce que voilà mais Lopez, je pense que c'est le... Voilà, quoi. C'est un bon gardien. C'est un bon gardien. c'est un bon gardien, que, oui. euh, Il peut mais sortir des choses... A... Euh, il peut ouais, faire des bons matchs. Je pense qu'il euh, il a la grosse tête, ce gardien, parce que euh, quand tu vois son... Il n'a pas un comportement irréprochable, ce, ce gardien. C'est... Sur plein de choses, c'est lui qui, qui, qui voilà entre guillemets quand il y a des les ambiances dans comme par exemple la dernière À Abastia, on n'en revient pas. Ouais, Le comportement du, du gars c'est inadmissible. Il sait, ah, on dit les Bastia, Bastia les Bastiers, mais ah, il va pas chauffer les Bastia, Il sait très bien comment ça se passe là-bas. Il sait comment ça se passe. Il sait que les Bastiers c'est des euh, Enfin, certains supporters Bastia sont, sont chauds. Tu vas si pas, tu les, euh, pas les ne euh, t'emmerdes pas comme ça. laisse-les tranquilles. Attends. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Après, on verra bien dans ça. la saison comment ça va se passer. Voilà. Bon. Et donc, on va passer à Marseille. Voilà, Marseille euh, qui se rendait à Nice après euh, sa défaite face à Salzbourg. 1-0, un match euh, bien dégueulasse ma foi. Pourri, ouais, tu peux le dire. Pourri, ouais. <rire> Inadmissible, je pense. OM bon. se, voilà. se rendait à Nice et ça a très très mal commencé avec euh, ben, Nice qui mène 2 buts à 0 mm -hmm. Et à ce moment-là, on, on peut se dire. alors Moi je me le suis dit 5 minutes. Ah moi je me suis dit euh, je sors le match de Monaco. Je sens Donc, ce euh, c est, c est ouais, Soit on ça revient, va être, soit... C'est la dépendante, ouais c'est ça, ça va être la dépendante. Ouais, ouais, ouais. Et sincèrement Et on... le, euh, le retour, j'y croyais pas. Sincèrement. Même ça moi bon j'étais... Euh... Non mais... Tu vas être d'accord avec moi, ça fait longtemps que Marseille n'est pas revenu aussi bien oui. dans un match. Parce qu'à chaque bien fois sûr, que Marseille était mené, le match était plié. Oh, était plié. Marseille... 17 minutes de jeu, pour moi, à 2-0, c'était plié. Pour moi, voilà. j'avais éteint ma télé, euh, terminé le match, euh, fini. Voilà. Et après, Et, euh, Marseille pouvait revenir à 2 buts à 1. Voilà, euh, oui. Mais jamais depuis. Ouais, mais ça fait longtemps. Tu peux dire ça fait très très ouais. longtemps que je n'ai pas vu Marseille euh, revenir... Le, je pense le dernier match, euh, si je dis pas de bêtises, et vous allez me dire, je de crois bêtises. que c'était en Ligue des Champions contre Dortmund, non Ouais, bah en 2013. Quand on perd 2-0, mais on a gagné 3-2. En 2013, je crois. Hein. En je crois. Ouais, ouais, ouais, ouais, en Ligue des champ Champions. champions en championnat, je crois c'est depuis le, le fameux match contre Montpellier. Montpellier en 98, ouais. contre Montpellier. Ah, Ils il l'ont dit, dit sur Canal+. c'est contre En championnat, J'ai jamais remonté un score. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est le match référence pour l'OM que... Ré moi, pour... moi je vais te dire c'est euh, référence non, je pense pas. Oh. Moi pour moi là où m'ont vraiment impressionné c'était contre Toulouse. Après je ne sais pas pour vous. Euh, contre Toulouse, moi je les ai trouvés euh, même si contre oui. Nice, hein, après, après les 2-0 là, après ils étaient combatifs, ils ont joué en équipe, euh, ils n'ont pas lâché. Euh, moi je pense que c'est contre Toulouse, plus le match référence contre Toulouse, mais après voilà c'est que le début de saison. Après euh, moi sincèrement contre Nice quand j'ai vu 2-0 j'ai fait oh là là la catastrophe c'est pas ouais. possible. C'est pas possible, attends, un match euh, comme ça tu peux tu peux pas. Après ok, après au campus, on lui a craché dessus, bon après voilà il a pas fait un match extraordinaire. Bah, mais il est de loin de tout reproche, en... hein, parce qu'il y a certains matchs il est, il est quand même euh, il est quand même pas bon quoi. Bah, et il est pas contre tout ça, je sais pas, 2-0. Euh, je pense que c'est un, un, un joueur un des plus combatifs. Mmh. Euh, après, je pense que la, la, la compo là que, que Garcia fait, marche bien, où il s'en a pris plein la gueule lui aussi. Mmh. <rire> il s'en ont pris plein est la gueule de titre. Euh, ouais c'est sûr euh... mettre le... fini hein. allez y voilà. c'est pas fini c'est pas fini ça c'est un match c'est c'est qu'il faut pas vraiment prendre en compte hein ah, je le prends pas sûr. en compte parce que je me je me dis je me dis c'est dépassé donc match quoi. voilà exactement là on va à la Strasbourg Marseille va à Strasbourg ça va pas voilà être Strasbourg euh, et voilà mais on sait jamais <rire> on sait jamais ouais. on peut aller à la Strasbourg ouais, ouais. on peut aller perdre à Strasbourg on peut aller par contre Paris la crise elle revient ouais. il faut pas croire hein Après, si hier on arrive à faire un bon résultat à Strasbourg, je pense qu'on aura vraiment le... la confiance pour Paris. Mais bon, après, je pense que Paris... Même, tu peux te dire, cette année, tu peux perdre contre Paris. De toute façon, on n'a pas l'équipe qui est armée pour euh, rivaliser avec Paris. De toute façon, dans toute l'histoire, on en a parlé avec Gabi, dans toute l'histoire des PSGOM, il y a toujours eu un déséquilibre, à part euh, 92-93 et peut-être 93-94. C'est peut-être les deux seules saisons où euh, Marseille et Paris bon. étaient, vraiment, étaient vraiment au coude à coude, avaient vraiment une équ mmh. deux équipes vraiment exceptionnelles. Après, ça a mmh. toujours été soit l'avantage de Marseille, soit l'avantage de après, Paris. Voilà, après, c'était vraiment sur l'avantage de Marseille, parce que Marseille, quand même, a fait des, des très bons résultats, qui sont voilà. au Parc, au Vendrome. Après, le Qatar est arrivé, bon, ils ont pris un 3-0, euh, je ne sais plus dans t'en cas ça, Quand euh, le 3-0 de Marseille, et puis c'était la dernière victoire de Marseille contre Paris. Parce qu'après, derrière Paris, c'est le rouleau compresseur. Ils ont mis des, des roustes euh, à Marseille, comme jamais on en a pris. Ouais. Comme l'année dernière, le 5-1. Mais euh, après, voilà, Marseille contre Nice. Euh, voilà, on a vu qu'il y avait quand même une équipe. On a vu que des de joueurs 2-0 gagner 4-2. Voilà, 4-2, c'est quand, quand même un sacré truc. La plupart oh, oh, oh. des joueurs ont été bons. Mandanda, il s'est réveillé, euh, il a arrêté un pénalty. Euh, ouais, voilà. ouais après, le pénalty du tir au milieu. Bon, après, voilà, mais il l'arrête voilà. quand même. Il après, c'est vrai qu'il a, a fait quand même 8 arrêts sur le match. Mm. Euh, tout le monde a critiqué Mandanda. Après Mandanda, voilà, ma, Mandanda, c'est un Marseillais. et plus le euh, Mandanda d'il y, y a 5 ans. C'est sûr, mais... c'est sûr, mais bon, il a ah, toujours été mais bon. il est toujours aussi bon après moi j'ai jamais voilà quand il a re-signé j'étais content j'étais content, après Pelé j'ai rien contre lui parce que Pelé quand même il a géré ses matchs il a quand même été critiqué en année dernière mais c'est vrai qu'il a fait du bon boulot quand même ah oui même là il a fait quand même du bon boulot hein contre Toulouse, tout ça il a fait quand même des parades des parades il a fait du bon boulot après oui Mondanda est le numéro 1 Mondanda revient, après voilà il a la confiance qui revient après Abdel il est blessé actuellement bon voilà après je tiens pas compte du match contre Monaco parce que c'était son match de reprise il était de tout, dans tous les sens le pauvre Moi, ouais, je sais pas euh... si t'es d'accord avec moi mais le seul qu'on pourrait vraiment critiquer c'est Dimitri Payet quoi on n'arrive pas à retrouver le Dimitri Payet de... de quand il est parti de Marseille quoi de bah, 2016, je, ou Timothee Payet de West Ham. C'est <rire> ça que je me dis moi. 2016, Parce que euh... quand je vois les matchs qu'il a fait avec West Ham où il traversait tout le terrain, il mettait des coups francs de fou. Euh... Après, je pense que le, le coup de son transfert, je pense que ça, ça, lui, ça lui, pèse sur le dos. Je pense. Oui. Parce que Payet c'est pas un mauvais joueur et c'est un excellent joueur. 20, après, s'il si ouais. retrouve sa confiance, je pense qu'il peut tout éclater. Euh, après, voilà, Garcia actuellement il a trouvé sa nouvelle, euh, sa nouvelle compo. Après, moi. Voilà, Lopez, il le met sur, euh, il le met en tribune. Euh, ouais. Samson, il le met sur le banc. Après, voilà, parce qu'actuellement, ça marche. Je suis désolé, Zambo, euh, tout le monde a critiqué Zambounguissa. Euh, moi, moi, le premier. Moi, le premier. À Toulouse contre Nice, il est costaud, aussi, il est jeune, il est costaud. Après, si le, le petit travail, euh, je pense qu'il peut devenir très fort. Le, il peut devenir très fort. Après, euh, sur la durée, je ne sais pas si ça va tenir. Est-ce qu'on a des nouvelles de Mitroglou? Alors, euh, Mitroglou, c'est euh... compliqué quand même. Ça, ça, ouais, c'est compliqué, mais ça ne sert à rien de... J'ai pas envie de parler parce que je ne l'ai pas vu, là, le match qu'il a fait en Coupe d'Europe contre ah, le Red Bull. Ça sert à rien. rien il est rentré, qu'est-ce qu'il veut faire Il en perd un zéro, il ne peut rien faire du tout. Euh, l'équipe n'était pas dans le coup euh, sur ce coup-là. Après, je pense que si vraiment l'équipe est dans un bon jour, euh, Mitroglou... Euh... Ça peut être un très bon attaquant, hein, parce okay, que vraiment, but là où lui. il est passé, là où il est passé, même équipe nationale, il l'a marqué, c'est un buteur. Euh... Après, pff, il faut voir. Après, il persiste avec KNJ actuellement, Garcia. Au KNJ, c'est un bon aussi, mais oui. je pense qu'il se perd beaucoup sur le terrain. Euh, quand tu vois contre Nice, pff, il n'a rien fait. Euh, il fait rentrer Germain, euh, quoi, 20 minutes ou 15 minutes de la fin. Qu'est-ce qu'il qu fasse, Germain Il ne peut rien faire. Mm -hmm. Il perd de la confiance. Euh... Après mes Métrouglou, il faut voir sur le temps, il faut attendre un peu, voir vraiment jusqu'au mercato d'hiver ce que ça donne, s'il arrive à se remettre dans le coup, mais bon je pense qu'il faut vraiment, euh, il faut autre chose qu'en attaque quoi. C'est ça malheureusement, et c'est trop chose. tard, enfin, s'il reprend qu'au mois de janvier, euh, il va faire quoi, il va faire euh, allez, les, 4, les, les mois qui restent mmh. Et après tu ils vont le revendre, le revendre parce que tu peux le pas, le tu peux pas tu peux juger, juger c'est ça. Si ce tu veux faire, tu recrutes un joueur qui est déjà. C'est pas de est sa faute à lui. C'est pas je de sa faute à lui. C'est de la, la, la, la faute à Héro qui a voulu Exactement. absolument, sous la pression, recruter un attaquant. Bon, alors je, il doit être, il doit quand même être pas mauvais comme attaquant. Pas mauvais, parce que tu regardes, il est pas mauvais. Forme des buts, il a planté de plus de 20 buts à Benfica. C'est en remplaçant, il n'était pas. tout donc... Je pense qu'il de la qualité, après, derrière. Mais, dis, euh, euh, voilà, celui qu'on peut jeter la pierre, c'est Aero qui a voulu absolument euh, le recruter, parce qu'il voilà, avait une pression sur le dos d'avoir le grand attaquant. Euh, mais ça, bon, ça c'est moi... la grosse erreur, de le, justement, du mercato de l'OM, où depuis que les nouveaux dirigeants sont arrivés, là, mm. c'est d'avoir dit, euh, au mercato d'été, on va recruter un grand attaquant. Voilà. Euh, ne sors pas des 50-60 millions d'euros de, de trucs, si tu voilà. les as. Notre Donc, le... grand attaquant viendra, bien sûr, bien avant la fin du Mercato, c'est ce qu'ils avaient dit aussi, et ça c'est encore un mensonge. Marseille un, un, un grand attaquant quand on ira en Ligue des Champions, je, je pense. Oui. Si on se qualifie oui. pour la Ligue des Champions, je pense que là, on aura... Bien des... sûr, des parce chances. que la, la, la Ligue des Champions, c'est une belle vitrine, un mec va plus vouloir non. jouer la Ligue des Champions que de jouer la Ligue Europa, ça c'est tout à fait oh. normal. Il oh, oh, oh. bon, y, y a un joueur que je, ver... que je verrai bien à Marseille, euh... mmh. C'est Mamadou Sakho. Non. non il n'ira jamais, il ira jamais à Marseille. Non. après, euh, hein, il, il a, ça après voilà, en défense, ok, c'est un très bon joueur, mais il n'ira jamais à Marseille. Non, un parce parisien que c'est trop un pur parisien. Voilà, il ira jamais, il fera jamais le Café Sana, euh, Luxembourg. Mbami, Luxin, euh, Dalmat, euh, les Maurice, les Dalmat qu'on fait le ouais. que ce soit Paris-Marseille ou Marseille-Paris. Il n'ira ouais. jamais. Rien, rien que parce que c'est un parisien et même par rapport à sa vidéo qu'il avait fait quand il insultait euh, Marseille, mais bon, ça, yeah. après, c'est quelque chose, ça, ça après, dans son délire. Euh... Non, après, je... s'il revient un jour en Ligue 1, ça, il ne retournera qu'à Paris, je ne le vois pas ailleurs. Parce que c'est un vrai leader, c'est quelqu'un ouais. qui... Oui, ouais, c'est sûr, mais bon, je ne le vois pas euh, à Marseille, non, ça ne marchera pas. De toute façon, moi, enfin, je, euh, vous, me, vous me pardonnerez les deux fans de l'OM, J'ai jamais été un grand fan de l'OM. Oh Mais c'est pas grave ça c'est rien c'est pas grave Mais la Ligue, non mais seulement d'un autre côté je suis conscient que la Ligue 1 a besoin d'un OMFO pour exister mais bien sûr la Ligue 1 normalement c'est Paris c'est Marseille c'est Lyon c'est Saint-Etienne c'est Monaco c'est voilà je pense que c'est 5 clubs qui ce chaud quand ils remonteront j'espère que les Chinois ils vont recruter les Chinois là-bas les Chinois ils ont de l'argent donc je ne sais pas ce qu'ils attendent Mais euh, Mais non, mais c'est sûr. Après derrière, pff, après Marseille, euh, voilà, on est troisième. On est troisième. Après, est-ce que ça vaut le, pff, le le niveau de la Ligue 1 Moi je pense pas là, c'est que le début de la, de la saison. Je pense pas que ça sera bien de juger maintenant. Moi je pense qu'il faut vraiment juger à la fin des matchs aller. Mmh. Et on verra ouais, où, vrai, les ouais. voilà, où, les, où les équipes seront placées. Quoi. Mmh. Parce que nous on peut être troisième comme on peut être peut-être dixième ou septième à la trêve quoi. Donc euh à, à part Paris, euh, je vois pas euh, Je vois pas quelle équipe tu vois ouais. une équipe de bas de tableau peut, peut battre une équipe à part Paris du haut de tableau. Mmh, C'est sûr. Ah, Et euh, toi Gabi, alors l'OM, t'en as pensé quoi un petit peu ce match contre Nice Nice-Marseille, euh, pour moi, c'est un match qui ne veut pas dire grand-chose, comme a dit euh, Eddie, parce que finalement, il euh, y a une équipe qui perd complètement pied à Nice. Il ouais. n'y euh, a pas trop de défense. Euh, Cardinal n'est pas bon. Il euh, mm -hmm. a toujours son problème de surpoids. Cardinal, ça, je comprends pas. Il a fait un match catastrophique. Je suis ouais. désolé. Le... Le... Le... Marseille... Le... Ça... C'est chaud quand même. Hein. Ouais. Le préparateur physique à Nice, je ne sais pas ce qu'il qu fait avec, avec, ce... avec ce... certains joueurs. Euh, on mmh. avait bonne mère à une époque. Euh, ça mmh. Grosse euh, erreur ça. On ouais. aurait dû le garder. Euh, dû garder. On se repose trop sur, euh, sur série et sur balotelli et quand ces deux genres-là, en fait, euh, au niveau de, du physique euh, tombent, en, tombent en régime, euh, à un moment du match, ça pardonne pas. Il y a des déferlantes, il y a des balles repoussées par le gardien qui ne sont pas prises en compte par euh, Dante et les, les, deux, les deux libéraux. Euh, ouais, ouais. c'est pas dégagé, alors que ça devrait être dégagé, on voit Lesmélou qui vient tacler euh, dans ses propres buts, alors qu'il y a <rire> deux, deux défenseurs sur l'attaquant au campus. Enfin, c'est un, ouais, un peu prévencible, il y a des trucs, moi franchement, euh, Nice, là, euh, t'as l'impression qu'un peu, il euh, y en a certains qui veulent montrer qu'ils sont meilleurs que d'autres, et ça joue pas en équipe en défense. Il y a peut-être une équipe au milieu de terrain et en attaque, mais en défense, c'est du n'importe quoi. Là, je, comprends pas, je comprends pas, euh, ok, il y a série, Il met euh, Limelot là, le... c'est un genre de Dijon lui. Mais je comprends pas pourquoi ils ont euh, Allez, Lucien ouais. Fabre. Il a mis de côté euh, le petit Cossiello là. Ouais, ouais, ouais. Mmh, Parce que clair. Cossiello, euh, voilà quoi, c'est un, un petit jeune. A euh, chaque fois j'ai regardé ses bas... il est pas mauvais, hein il est pas mauvais hein, ce petit. Hein et euh, le petit euh, du jour au lendemain, les dernières étaient 18 et là, euh, je sais pas, il est, il est sur le banc. Et il met euh, ⁇ ok, série, série ⁇ Il devait partir à Barcelone. Après, est-ce qu'il a toujours ce, ce transfert dans sa tête Où il n'est pas parti Où il devait partir, il est pas parti C'est bizarre, c'est bizarre. Hein. Ouais, parce que sincèrement, Nice, sincèrement, hein, ils ont une très bonne équipe. Hein, ils sont pas mauvais. Mais sincèrement, contre Marseille, euh, à 2-0, c'est incompréhensible de voir Nice s'effondrer ouais. comme ça. Après il faut pas dire que Marseille a fait un gros match et a mis quatre buts derrière. Après, Cardinal en... le... Sur le troisième but par exemple, la frappe de, euh... de Louis Gustavo, euh... je suis désolé quoi, si tu la captes pas, tu mets tes points, tu la fous en corner ou tu la mets je sais pas où tu, tu la rempluses pas fait. au milieu de ton but pour que le Campos y arrive il mette sa tête. Même sur le quatrième but de Louis Gustavo, sur la frappe, je suis désolé, il a passer en... dans... entre ses bras. Ah non, c'est pas possible, ouais. tu, tu peux pas. Si t'as si un gardien qui fait ça, non, non, après voilà. Après Marseille, à Nice, tout le monde va dire ouais Marseille quand même a fait un bon match à Nice. Je suis désolé. On a fait un match, voilà, on a pris confiance, ouais. on a mis deux putes à 2-2, voilà, on avait confiance, on a mis un troisième, on a mis un quatrième. Et après Nice derrière, ils sont effondrés, quand on les a plus vus. Mmh. Pour on on revenir à Nice, enfin, excuse-moi. Mmh pour revenir à Nice, j'ai pas compris pourquoi les les, les dirigeants niçois ont laissé partir le le, le capitaine. Non okay. non. Le capitaine Ah de... euh, Paul Base ouais. Base ouais, ouais, ouais. Parce qu'il est en fin de contrat et euh, je sais pas. Voilà. Et, et là il s'est perdu en Espagne là, à Malaga, je sais pas s'il joue euh, ou s'il est, euh, est titulaire. mais bon. Ah mais c'est clair, c'est clair. C'est bah on a bien vu hein, contre Naples hein, en Ligue des Champions oui. On a bien vu l'équipe. C'est sûr. Bon, on verra. Voilà, Après, on ne va... pas ça bien, mais bon. Mm. Après, ils n'ont pas des grosses, grosses équipes en face d'elle aussi. C'est ça, c'est ça. leur ils mettent des buts, mais bon. Mais bon. bon on, va, on va parler un petit peu de, de la suite de cette voilà. euh, Ligue 1. Alors, on ouais. va revenir sur euh, cette tri triste histoire pardon, entre euh, Amiens et Lille. Avec euh, bah, Lille qui avait ouvert le score, les joueurs lillois pardon, se sont approchés vers les supporters lillois et là, euh, drame, la, euh, voilà, la voilà. barrière s'écroule et là, y a une, euh, ouais, voilà, bah, il y a mar vrai. une marée de personnes qui tombent, qui tombent, ouais. euh, en, qui tombent par terre. Et là, il y a la terre qui s'arrête un petit peu parce qu'on voilà, se rappelle de, malheureusement de ce qui s'est passé en 92 avec Furiani, on se rappelle de Hillsborough en 89 je crois, du ouais. le Hesel euh, en, en, en 85. Euh, des, des, des, euh, des choses qu'on n'a pas envie de voir miraculeusement. Euh, bon, Malheureusement, il y a eu des blessés, mais je pense que c'est vraiment euh, c'est un miracle qu'il n'y ait pas une mort quand même, parce qu'ils sont quand ouais. même Bon malgré tout, on n'a pas besoin de tomber de bien haut pour, euh, pour se faire mal de toute façon. Ouais, euh, sûr. Parce, parce que, que là quand après, même, ils sont des... bien fait écraser. Hein. Voilà, il y en a qui sont tu fait regardes, écraser. Il euh... bon, y a eu ouais, des blessés alors... graves, comme ils disent, mais mmh, euh, mmh, bon, il mmh. n'y a pas eu de, de, de gens vraiment en danger de, de mort, ouais, heureusement, ouais. mais il y a encore des, des gros problèmes dans les, dans les stades français. Alors peut-être pas partout, mais là c'est Amiens, c'est un stade qui est en. Normalement, qui. Et en rénovation, euh, en rénovation mmh. euh, ça fait... bon le stade n'est pas vieux hein, pourtant il a été construit non, en 99 euh, mmh. voilà il n'est pas, pas vieux mais euh, voilà. en 99 euh, ça fera presque 20 ans qu'il est euh, qu'il est construit et il a déjà des gros signes de, de, de fatigue euh, je ne sais pas quoi en penser mais euh, voilà quoi ça fait quand même peur de, de, de, de vivre ça quoi enfin, bon, le match a été arrêté euh, c'est tout à fait normal Normal, ouais. euh, mais je sais Normal. pas euh, pourtant il y a quand même ils le disent il y a quand même une commission qui passe euh, souvent pour voir si tout est euh, parfaitement euh, aux normes. Oui, mais la commission, pense, la commission, je pense, la c'est du blabla hein, parce que voilà. ils vont ils vont passer dans le stade, ils vont regarder les barrières, OK, elles tiennent, parfait. Après ils je vont pense pas, pas qu'ils ont les Voilà, je pense pas qu'ils ont, ils ont des accessoires ou des euh, pour voir euh, le, la pression qu'il peut y avoir sur des barrières. Euh, après, quand j'entends le, le président Damien dire ouais, il y a eu 200 ou 500 furieux ultra-lillois euh, il faut arrêter un peu de nous prendre pour des bêtes, Important. pour des cons entre guillemets. Euh, je suis désolé quoi. Euh, ton stade, tu le rénoves. Euh, je pense que tu mets des barrières, tu mets du béton armé, tu mets ce que tu veux. Euh, mais ça c'est inadmissible après la chance qu'ils ont eu les Villois c'est que oh. heureusement qu'ils sont tombés de entre guillemets de la tribune euh, inférieure du bas oui, parce oui. que imaginez-vous euh, la tribune en dessous il y a des supporters euh, par exemple Damien euh, et, et eux ils sont sur le dessus une tribune euh, supérieure ah, du dégât. Euh, euh, là je pense qu'il y aurait eu des morts euh, ça aurait été beaucoup plus grave que ça mmh. euh, moi je trouve ça inadmissible euh, Après, il faut qu'ils qu prennent ses responsabilités et qu'ils sortent pas, ouais, c'est les Lillois. Ou, euh, par exemple, quand j'ai entendu dire, ouais, c'est les peut-être c'est les Marseillais avant le match d'avant qui ont euh, fragilisé la barre. Non, non, non, il faut arrêter. <rire> non, mais sérieux, non, mais quand j'ai vu ça, vrai, il pas faut, faut pas déconner, il ne faut pas déconner. J'ai vu ça ce cet après-midi. Et toutes les anciennes équipes qui sont venues avec leurs supporters <S rire> à main, ils ont rien fait. Il ouais, ne faut pas déconner. Après, je veux bien. Après, les Marseillais, c'est la barrière, elle n'a pas cédé. S'ils n'ont pas fait les fous, Je suis désolé, aussi on aura bien vu à la télé ou, ou, ou sur des images. Euh, non, je suis désolé, euh, t'as un stade. Euh, si t'as une commission qui vient, la commission, elle te dit, OK, le stade, il est homologué. OK, s'il n'est pas homologué, au revoir. D'accord euh, Voilà, après ce qui s'est passé, c'est très grave. Euh, je pense que les autres clubs ou les autres présidents, par leur stade, vont faire vraiment... Le euh, nécessaire, que... ah, nécessaire, exactement. Parce que je crois qu'il n'y a pas une histoire comme ça à Bordeaux, aussi, sur leur nouveau stade, où il y a une barrière qui, qui s'est effondrée. Oui, oui. oui, oui ouais, donc, il faut arrêter de dire des bêtises. OK, le stade, il est vieux. À Bordeaux, ils ont refait tout le stade. Surtout, euh, le stade oh, est 9, euh, <rire> il est neuf. hein Il est neuf, et la barrière, elle a quand même cédé. Euh, Mais toujours, sais... les... Euh... les barrières sont toujours obligatoires dans les stades. les stades Ok la barrière Cède, mais tu fais pas une fosse comme ça où tout le monde tombe dans le trou quoi, merde. Tain, pourquoi tu fais une fosse en Angleterre Est-ce qu'il y a des fosses dans les stades Jamais. Ben non c'est les... Des... les tribunes non. vraiment à ratère, maintenant. Voilà exactement, il y a pas de fosse. Pourquoi tu me fais une fosse Ça sert à quoi Pour pas que les joueurs ils aillent dans les tribunes pour voir les supporters Et d'ailleurs oh. je sais pas si euh, vous avez écouté ça, mais ils veulent essayer de remettre des tribunes debout. Oh, pas. Euh, non mais c'est ce au, ouais, au parc, au parc ou même dans les autres stades de Ligue 1, mais en ça. En France, euh en France, je crois qu'on a un. Je pense que Florianis a... ça a pas, okay. ça n'a pas, non, mais ça a pas oh. marqué des mémoires. Parce ça que regarde bon, déjà on ne fait pas de commémoration vraiment le, le, 5, euh, le 5 mai. Parce il pas de match de euh, foot, voilà, parce que c'est vrai qu'il n'y aurait pas de match de foot. Et ben, ça se ferait une, un vrai hommage ouais. pour euh, ouais. ce qui s'est passé. Et malheureusement, la LFP, ils en ont strictement rien à foutre. Quand c'était Thierryz, le mec, il n'en avait rien à cirer. Mais c'était quand même <rire> dingue ça. Ouais, sûr. Je, je peux revenir deux secondes sur le match Nice-Marseille. Enfin, moi, ouais. Il bon, y, y a un truc en France qui se passe que je ne comprends pas. Euh, comment on peut interdire Là, j'ai entendu que pour le match Nice-Marseille, il n'y avait que 600 Marseillais qui, qui étaient autorisés à se rendre au stade. Ouais, ça, je veux non. dire, ça, c'est les préfectures, ça. Mmh. Ça, c'est oui, les préfectures, mais... c'est les ils clubs. Maintenant. Euh, oui, oui, je... Ils s'en mettent plus. Parce qu'ils voient tous les problèmes qu'il y a sur la route quand les supporters ils se déplacent en bus, qu'il y a des caillassages sur, euh, sur des, euh, des péages, ou comme il y a eu le péage au Lyon-Marseille, eu, oui. euh, oui. sur un péage, une arde de oui, et, ou Saint-Étienne. Comment on fait dans d'autres dans pays ils, ils, ils se déplacent les... On n'est pas les... structuré en France, c'est tout. Ah, c'est <rire> qu'on n'est pas structuré. C'est qu'on n'est pas structuré. Moi, je trouve, enfin, on est des je... amateurs sur ça, on est des amateurs. Je vais, je vais employer un, un très grand mot. Je trouve que c'est anticonstitutionnel anti euh, ouais. que d'empêcher euh, des, des, des citoyens d'un pays de se rendre d'un point A à un point B. Ça, c'est pas normal. Parce que quand tu vois l'euro, par exemple, 2016, euh, là, on n'a pas interdit les supporters polonais, hongrois, euh, qui anglais, sont venus en masse, Russie, anglais. Il y a euh, eu des problèmes... Et, et voilà. T'as euh, bien vu à Marseille quand il y a encore les bagarres comme à la Coupe du Monde 98, euh, Angleterre, Tunisie, tout Merci. ça là quand il y a les bagarres. C'est ouais. voilà. Voilà, on laisse, on laisse pour les grandes compétitions, on laisse les supporters, mais dans le championnat de France, euh, je suis désolé, en France, comme euh, ça, pas qu'il y a des hooligans comme en Angleterre, en Allemagne, euh, en Pologne, je ne sais où. Il y a toujours des cons, c'est sûr ouais, Il y a, y a toujours des cons, mais des tous les supporters ne sont pas cons, on va sanctionner un fumigène qui a été euh, allumé dans le stade, Et on va, on va laisser des, des conneries euh, de, voilà. de personnes vérifier des stades et puis qu'ils sont même pas capables de voir là où il y a des failles. quoi. Exactement, voilà, parce que la ouais. barrière à armée, je suis désolé, si tu passes, tu vérifies la barrière, je pense qu'ils n'ont même pas vérifié la barrière, tu aurais oh. dû voir que la barrière, parce que comment la CD, je suis sûr qu'il y avait des fissures sur le sol au niveau du béton, ouais, ouais. il ne faut pas nous ouais. prendre pour des cons. D'accord et, et nous sortir que, oh ben non, c'est 200 furieux euh, Lillois, comme dit le président Damiens, qui ont fait les fous, qui ont sauté sur la barrière et qui ont fait effondrer le truc. Ah, il faut pas ah, les C'est un, un supporter pas... marseillais. Non, non, ça m'énerve, mais ça m'énerve. Euh, voilà. Que ce soit Lille, Marseille, les Parisiens, que ce soit n'importe qui, j'aurais dit la même chose. Il ne faut pas que le, le président Damiens dise, euh, non, c'est la faute des supporters de Lille. Non, je suis désolé, c'est ton stade, ouais, c'est ta propriété, euh, c'est toi qui gères ton stade qui gère les, les réparations ou, ou les problèmes qu'il y a dans ton stade c'est pas Lille qui va venir vous dire attends votre barrière elle est pas bien mise euh, je, vais, je vais pas mettre mes supporters merde non mais, quoi, as pas, as pas as vous, as vous imaginez j'ai écouté un peu les sanctions pour avoir un mien mais ça va juste du match à huis clos C'est n'importe quoi Mais sans déconne, il va y avoir des morts, merde Enfin, Ou le ouais. retrait de points, mais non, bah, je suis Et désolé. Ça n'a rien. Je... Non, mais qu'est-ce que tu faire de plus Là, on... Après, c'est pas de la faute du club, c'est vrai il y, y, pas... y a juste un truc euh, qui peut contredire à ce que vous dites. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites, sauf qu'on a installé des gens, en fait, sur des... Normalement, les supporters, si tu veux, ils doivent avoir des places attitrées. Ils avaient des places à attitrées. Et c'est un peu ça que défend... Euh, ça n'existe plus, plus, ça, ça. <rire> Ouais ça n'existe plus on est d'accord mais dans les stades tu as une place tu t'es pas dessus Ouais voilà mais logiquement si tu veux par rapport à, à la sécurité dans le stade et on va dire euh, l'esprit un peu provincial euh, naïf en fait du président Damien euh, les gens devaient s'asseoir dans les tribunes et pas s'amuser avec leur poids à, à, mmh. à, comment ouais. dire à faire basculer les, les infrastructures du stade comme ça, ça c'est bien arrivé à Bordeaux deux trois journées après que le stade a été construit ouais, c'est sûr c'est ouais, clair ouais. c'est même pas tu vois une question en fait de, de, de, de, de que le stade soit récent ou ancien je pense que c'est un problème de naïveté de de, de construction quoi si tu veux les gens, les, les présidents des, des clubs euh, ou les, les gens qui construisent les stades sont pas forcément conscients du, du fait que t'es des supporters qui veulent se lever et euh, justement avec leur poids avancer euh, pour célébrer un but il mm. y, y a des gros soucis au ce niveau là de façon euh, dans, dans la le des stades français bon je prends même pas les stades italiens où voilà t'as des tribunes qui te là carrément tu passes à travers là, ah oui, donc, ça, ça sûr. Et à Bologne etc les fissures dans les stades là ouais. <rire> Donc, euh, mm -hmm. Non, non. Mais on n'est pas au niveau de l'Angleterre, c'est certain, voilà quoi. Ouais, sûr. en France, il y a, y a que Lyon qui possède son stade, son propre stade. Euh, Les propriétaires lui... du stade, ouais, il n'y en a pas ouais, beaucoup, Il n'y a pas beaucoup en ouais. France. Hein. Bah, après je sais que Marseille, ils essayent de l'avoir, mais bon, avec Godin, c'est Tant qu'il qu y aura Godin, de toute façon c'est <rire> <C 'est> compliqué, <rire> ouais. C'est compliqué. Euh... Paris, ouais, ça la mairie toujours, je pense. Après, je sais pas s'ils veulent je sais pas. Mais bon, sincèrement, si je reviens sur Paris, euh, moi, ce qui me fait plaisir par rapport au Paris, euh, paris Saint-Germain, mmh. euh, c'est le retour des ultras au parc. Ouais, ouais, mmh. ah ouais. Alors, y a, y a juste ça, après, euh, parce que moi, j'ai fait des, des paris Marseille, euh, à une époque, vous voyez, il y avait les ultras, après, ils ont retirés, et ouais. c'est vrai qu'au parc, il n'y avait pas beaucoup d'ambiance, et là, maintenant, quand tu vois tous les, euh, les étendards, les drapeaux, les écharpes, les supporters, les fumigènes, Eh ben, je sais pas, Moi, ça fait une ambiance et moi ça me fait plaisir, ah, que ce soit au parc ou n'importe où, eh ben, ça fait plaisir euh... j'avais fait Dortmund Marseille quand on avait perdu 3-0 là, mmh. pas le 3-2 le 3-0 j'avais été c'est vrai que ce stade, on en parle tout le monde dit ouais c'est un stade sincèrement, il faut vraiment y aller parce que quand il y a le mur jaune quand il commence à chanter ça va être tout le match il y a une ambiance de fou, mmh. Dortmund c'est magnifique si, si c'est un stade qu'il faut faire c'est Dortmund moi je l'ai fait une fois pff, ça m'a impressionné Ça m'a impressionné, parce que tu les Allemands, c'est... Et même, même Dortmund, quand tu vois dans la rue, c'est une gentillesse, il euh, n'y a, a pas de méchanceté, euh, ils sont là, ils te prennent dans tes bras, ils te donnent donnent l'écharpe de Dortmund, euh, mais bon. Oh. Après, oh. voilà, il y a des clubs comme ça. Où, Par ouais. contre, j'ai été à Anfield un, au mois d'avril, où ils commémoraient justement les 95 morts Isbo. Ouais. Ah oui. Mmh, C'était quelque vrai. chose. Ah bah ouais, là là. Mais enfin, tu, tu as des poils qui se dressent ce, ce ah bah, sur obligé, les hein. Ouais. Mmh. Mais c'est mais c'est pas tous les matchs. Mmh. C'est pas tous les c'est pas tous les matchs. Mmh. Bon, on va revenir vite fait aux autres matchs de Ligue 1, on va très vite bifurquer ouais. après sur le, sur le championnat anglais. Euh, Monaco, bah, qui a fait un partout euh, face à Montpellier, euh, grosse contre-performance de Monaco, qui avait fait le plus difficile en marquant, mais qui, euh, voilà, grâce à son... Enfin, à cause, plutôt pour Monaco, de son ancien euh, joueur euh, sous Camara, euh, Camara, ouais. qui, qui égalise. Et Monaco bah, qui ne fait qu'un partout, et Monaco montre des petits signes euh, de faiblesse, euh, Gabi d'ailleurs t'en penses quoi un petit peu de Monaco en ce moment, c'est pas top là hein Non, non, Monaco c'est pas top du tout, et j'ai l'impression qu'il y a une crise un peu plus profonde que ce qu'on pensait au début de saison, on avait dit que le, le premier match où ils ont, peu, ils ont un peu freiné, on avait dit bon ils vont se reprendre ceci cela, C'est le contre-coup du départ d'Mbappé, mais là j'ai l'impression qu'il y a vraiment un problème dans l'engrenage au niveau de, du, des joueurs. Oui. Euh, tu sens que la, la machine n'est pas en route du tout, il euh, n'y a pas de jeu euh, offensif, c'est ça le plus inquiétant en fait. T'as l'impression qu'ils auront beau bon jou bon jouer pendant 90, 2h, heures, 3h, heures, euh, t'as l'impression oui. ça ne va jamais marquer. C'est oui. un peu ça qui m'inquiète, il n'y a pas de relève au niveau de l'attaque. Euh... C'est le jour la nuit par rapport à l'année dernière. Ouais, là, tu vois la nuit, ouais. et, là, et là, là, là tu vois que Paris a fait, je pense c'est un des plus gros coups qu'ils ont fait, c'est Mbappé. Ouais, ils ont fait très... On peut dire ce qu'on veut. Ouais. Mbappé, la dernière à Monaco. Après, Monaco, ils ont quand même perdu Mendy, Mbappé. Ouais. Euh... Euh... Comment il s'appelle euh... euh... le milieu, là Mendy... Ouais. Euh, L'autre là qui est parti à, à Manchester City. Mendy. Ouais, ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Voilà. Et je pense qu'ils ont perdu euh, la colonne vertébrale. De Saturne de tout. De tout, année année tout dernière. Ah oui. Et, et, et ok donc ils ont recruté quand même des bons joueurs d'avenir, d'avenir. Mais euh, voilà, Monaco cette année. Euh, alors, ça, bien fera, droit, ça hein, fera sûrement un à deuxième. bon deuxième Mar... ouais, je sais même pas si on perd deuxième ça, mais vraiment... tu sais hein, pour moi le PSG euh, Monaco de cette année ça sent la, la, la catastrophe pour Monaco hein. je t'avoue j'ai peur que ce soit le, le score de Marseille euh, Monaco-Marseille <rire> ouais Parce le PSG-Bordeaux c'est comme ça ouais. voilà. la prochaine journée il y a un euh, euh, Lyon-Monaco déjà ah bon Oh, ça, ouais, ça ça va être, ça va être un ouais. ça en fait match nul un match intéressant parce qu'il y aura pas mal de d'erreurs de, de jeu à mon avis. <rire> ouais. <rire> ouais. bah si Lyon fait n'importe quoi en défense, même ouais, Monaco ils ont une chance hein. parce que Falcao sincèrement il est sur un nuage hein. Mais il ouais. y a un ouais. truc là que je vois c'est que le match de dimanche soir euh, c'est encore euh, Stra Strasbourg Marseille Bon, je veux bien, que j'adore Marseille, mais est-ce que tu crois qu'un OL Monaco, ce serait pas plus une bonne affiche pour un dimanche soir Bah tu vois, pas. savais même pas c'était quoi les diffusions. Je viens d'y voir. Là c'est le match du dimanche soir, je suis désolé. Donc le match du dimanche soir, c'est Strasbourg-Marseille. Et le vendredi soir, c'est Olympique lyonnais Monaco. Attends, excuse-moi, mais il y a une erreur là. C'est le vendredi. c'est parce vendredi je crois qu'il joue la. Il n'y a pas la Coupe d'Europe Ah bah oui, ouais. Ouais, ouais c'est ça oui. Ouais, c'est vrai, ouais. Ils ne peuvent pas jouer, jouer le dimanche soir. Bah, ils, mettent un Toulousa, ils mettent un Toulouse Amiens le dimanche soir ça. et puis c'est tout. <rire> ouais, non, un euh, camp Je pense qu'il n'y aura pas une bonne audience, je pense. Guingue en Rennes. Rennes Bah oui, Guing en Rennes. Là, Allez. <rire> après, faut faut qu'on en dise, hein, que ce soit à Marseille le dimanche soir, et ça très bien Canal, parce que après, ça c'est voilà, c'est pareil, c'est les diffuseurs ça ferait bien que Marseille, un dimanche soir, pff, ils vont ramener du monde. Bien sûr, puis de toute façon. <rire> que ce soit Strasbourg devant, ou je sais pas qui. Non, il non, fond, euh, vous savez, Canal ils ont, et Beying Sport, ils ont ils ont le choix, en fait, euh, ils doivent avoir ouais. deux ou trois clubs euh, qui, ouais. qui prennent pour être diffusés le plus souvent. Et à chaque fois, Canal, ils, ils prennent Marseille. Donc, tu es obligé, pour être supporter de Canal, tu es obligé de te prendre euh, Canal. parce que euh, Les supporters de Marseille, tu es obligé de te prendre Canal. Parce que sinon, bah, tu vois aucun match de l'OM. Mmh. C'est vrai mmh c'est un gros souci ça enfin bref voilà donc Monaco qui a fait un partout euh, face euh, à Montpellier euh, Dijon-Strasbourg ça fait un partout Guingamp-Toulouse un partout Stade René-Camp Vic... euh, face à 3 2 buts à 1 et on arrive ben, à Nantes et ben, Nantes qui, euh, qui était, euh, qui était euh, assez faiblard en, en ce début de, de saison et puis là qui revient petit à petit alors c'est pas des grosses victimes Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ce pas des grosses équipes, c'est des petits scores. Euh... 1-0. <rire> Nantes et... Mets, là. Bon. Voilà, Nantzmet, il gagne un zéro, après, il y a l'histoire du pénalty. Après, moi, je suis désolé, Nolan Roux, OK, il marque, OK, il y a trois joueurs de maîtres qui rentrent dans la surface, on annule, il n'y a pas de souci. Mais quand tu regardes le deuxième pénalty qui loupe, je suis désolé, il y a encore des médecins dans la surface, tu les refais retirer, je suis désolé. Après, les arbitres, moi, je suis désolé, je ne sais pas, et les arbitres, ils sont bizarres, Les arbitres français, ils sont bizarres. Voilà, après Nantes ils remontaient, après quand tu vois Rennes, Rennes, il faut arrêter, Rennes, <rire> Rennes, ils font un match à Marseille, ok à Marseille, ils ont pas fait un match. On a tous dit Ah Rennes ils reviennent, et là tu vois, ils se tapent des dépêtes, euh, les ont perdus mais... contre Caen chez eux, quand Quand ils sont, je sais pas, au niveau du classement, ils sont bien placés, je crois, ils sont cinquièmes. Euh, merde quoi putain, quand cinquième, Nantes quatrième euh, Non Ah non, trois neuvième Trois euh, <rire> Non non non non Lille, Lille, ah je crois que c'est une escroquerie, je sais pas pourquoi Bielsa est venu à Lille, je ne sais pas pourquoi, ça après c'est autre chose. Ouais, est il a beau. bien baratiné Lopez à mon avis. Hein. Lopez a bien dû lui vendre. Ah ben lui que... Lopez, moi je l'ai lu direct dès que. Est... Heureusement qu'il est pas venu à Marseille parce que je pense que c'est un... un escroc. C'est un escroc. C'est un escroc, c'est marqué sur son front. C'est le mec quoi. qui va mettre la, la clé sous la porte et il va laisser Lille dans une merde pas possible. Exactement. Tu vois gros comme une maison. Et quand tu vois bien ça il dit je ne vais jamais quitter Lille, mais putain mais comment il non, fait merde, un... Il comment va tu... rester là, Lopez va partir. <rire> le mec qui se barre de Marseille euh, le soir d'une défaite, oh, j'en ai marre, je me casse Parce qu'ils ouais. ne s'entendaient pas, voilà, il y a eu des, des, voilà, des outils, un, en interne, hein, ça, de toute ouais, façon. Ouais, c'est en interne, c'est en interne. Hein, ça ça, la, la, la, avec la grosse, la burne, là, je l'appelle la burne, hein, ouais, bah, pas la pas voilà, Ouais. avant le début du championnat. Et là, Lille, ça se passe mal, mais non, euh, je vais rester, euh, je suis bien. Non, euh, mmh. non, faut pas déconner, un jour ou l'autre, comme tu disais, Gabi va péter un câble, il va se barrer. Hein. Barré, Surtout lui, hein. Est-ce qu'il est, est, qu est revenu avec sa glacière ou sans Eh ben il a une glacière, mais ça ne s'assoit pas dessus. <rire> ouais, <rire> il ne veut pas faire comme à Marseille. <rire> voilà. C'est ça. Voilà. Mais bon. Donc voilà, euh... bah, la Ligue 1, donc il voit euh, le PSG euh, premier suivi de Monaco, Marseille euh, et Nantes. Hein, donc euh, ouais, euh, voilà. un peu surpris. Tiens, Gabi, ouais, euh, toi tu penses que Nantes, c'est.. Euh... C'est un feu de paille, pas dire. Ouais, voilà, j'allais dire c'est un accident de parcours. Bah non, c'est tant mieux pour eux, mais c'est un, un feu de paille où Ranieri va faire quelque chose avec cette équipe de Nantes. Ouais. Moi, moi, je pense que, ouais, contrairement à certains, je pense que Ranieri va arriver à, arriver à faire quelque chose avec ses joueurs. Parce et là, que, on verra si c'est un grand entraîneur, justement. Non, mais je, on n'a pas besoin, franchement, de, de confirmer que c'est un bon entraîneur. Il a, a mm -hmm, ce mm -hmm. avec Leicester en, oui. en championnat d'Angleterre. C'est un truc... Euh... Ça magnifique, c'était très dire. beau. Ça s'arrange. Ouais, ouais. ouais, ça championnat Champion d'Angleterre, je ne regarde pas. Et... Mais quand les stars, ils étaient. <rire> Après, il y avait quand même des gens qui sont euh, les Vardis, les Maraises, qui sont sortis comme ça là, qui ont fait des d'ailleurs euh, puisque... je matchs que Ceux qui l'ont viré, ils doivent se mordre les doigts, mais euh, ils ne doivent même plus avoir de, de moignons, là. ils doivent être presque <rire> au niveau du coude là, parce qu'ils oh, oui. l'ont viré parce que voilà, bon, ça ne tournait pas aussi bien que la saison précédente. Oh, mais euh, oui. excuse-moi, oui. mais là, bah, tu peux que... nous en parler si tu veux un petit peu, euh, Didier. Non, euh, non, euh, non, non, juste, juste sur ça, sur Nantes, on verra le prochain match, ils vont à Bordeaux. Oui. Ils vont à Bordeaux. Voilà, donc et, ça va. Et là, on va voir, on va voir ce qu'ils vont faire à Bordeaux. Et après, ils vont recevoir Guingamp. Mmh. quand même Gingon qui est une équipe quand même voilà il faut il faut la faire tourner parce pas que c'est pas facile à jouer mmh. on verra bien on verra bien parce que euh, pff, ce que ça va donner après Nantes je pense que voilà sur la durée pff, mmh. et, euh, je sais pas s'ils ont ils ont ils ont des bons ils ont des joueurs voilà ils se battent sur le terrain il n'y a pas de souci après sur la durée je, je sais pas ce que ça va donner après Ranieri pff, voilà c'est ça il faut pas dire c'est un mauvais C'est un bon, il connaît le foot. C'est quelqu'un qui connaît le foot. Euh, C'est un Italien. <rire> bah, il va faire jouer les 1-0, C'est wow, euh, à la Deschamps, quoi, en fait. Si tu voilà, veux, quand, voilà. quand il y avait Mar Deschamps ah. à Marseille, c'était un. Il met un but, il va mettre le mur Voilà, c'était à, à l'italienne. C'est voilà. pas trop du foot que j'aime ça marche mais c'est pas du tout moi je préfère quand il y a du spectacle quand même quoi. Ouais, mais bon. après le spectacle en Ligue 1 c'est si qui va te le donner c'est Paris hein, je, je voulais le dire mmh, C'est sûr. <rire> parce que je vois pas d'autre équipe qui va donner un spectacle Marseille euh, ils peuvent te le donner sur un match mais après sur un ouais. match d'amitié non. non je pense pas non. après Paris ils ont des joueurs pour justement quand tu vois l'attaque Mbappé, Neymar et, euh, et Cavani c'est du jour mmh. quand même pas... <rire> Pe peut faire du joli un beau jeu Enfin, ah oui. comme, comme moi, j'aime une équipe très solide à l'avion et qui place des contre-attaques super rapides. Mmh. Mais moi, j'aimerais revoir le Nantes euh, euh, de l'époque. Euh, 95, euh, 94. 94. C'était à une touche de balle. Les joueurs, ils n'avaient pas des joueurs énormes, mais ils avaient des joueurs, pff, ils étaient. Ils, voilà, quand ils se battaient pour chacun, c'était une touche de balle, des actions de feu. Ah, ça c'était la patte de Coco Syodo, de toute façon. Ah, là, et puis l'on l'ont quand même à le propre. Et, exactement. Et Nantes euh, bah, a perdu tout ce qu'ils qu savaient faire. Euh, mmh, voilà. et et moi bon, je non, rêve ça, de, de revoir le, Bré, le Brésil 70. Avec Carlos Alberto, Pelé. <rire> ah bah c'était oui c'était autre chose mais oui oui ouais. c'était euh... non mais j'étais pas né en plus hein. ouais ouais <rire> ouais mais bon on verra bien après je vous dis hein, comme je vous dis tout à l'heure c'est début du championnat mm. euh, euh, on est quoi là huitième journée neuvième je sais plus bah là on attaquera la huitième journée euh, la on, a, on attaquera la neuvième pardon la neuvième on va attaquer ouais. voilà donc euh... On verra bien. Après, voilà, le classement, là, ça ne veut rien dire. Tout le monde peut être troisième. Hein. Tu vois, Marseille, ils je sais pas, septième, ils ont gagné son troisième. Euh, pff, on verra bien. Moi, je, il faut attendre la suite. Hein. Je vous dis, il faut attendre vraiment la trêve pour vraiment se donner une idée euh, ouais, oui. de ce que ça va donner. Parce qu'après les matchs retour, ça n'a rien à voir avec les matchs aller. Euh, voilà, hein, prochaine journée, donc ce sera à partir du, du 13 octobre. Euh, Juste avant, ouais. il va y avoir cette trêve internationale. On va passer au foot anglais, euh, et donc bah, si Didier euh, tu veux parler un petit peu de, de, de cette journée euh, anglaise, hein, on va parler surtout de, de Manchester City, c'était un match choc hein, face à Chelsea et victoire de Manchester City, un but à zéro, mm -hmm. euh, donc je, moi j'ai pas vu le match, moi non je ne sais, sais même pas qui a marqué, là, je, vraiment ce week-end je n'étais pas du tout, euh, pardon c'est qui De Bruyne. Ah, De Bruyne, d'accord, ok. Euh, Parle-nous un petit peu de ce match, hein, si tu, tu as dû le voir. Euh... Oui, oui, oui, bien sûr, je l'ai vu, mais je, finalement, je pense que cette, cette saison-ci, mm. les joueurs ont compris ce que Pep Guardiola attendait d'eux. Oui. L'année dernière, c'était une, une, une cacophonie. Chacun faisait un peu ce qu'il savait faire. Mm. Là, on voit vraiment que... C'est une équipe. C'est un genre d'équipe. Oui, voilà. Et même un jeu que je n'aime pas pour diverses raisons, parce qu'il a quitté mon club favori avec, avec un gros contrat à la clé, euh, mmh. qui ne faisait que courir dans mmh. le vide. Mmh. Mmh. Là, Godzilla l'a pris individuellement pour lui expliquer comment faire. Tu ne dépasses pas cette ligne, tu restes ensemble. Mais, et je peux te couper juste sur une chose, juste te demander parce que même moi j'ai pas regardé le match là contre Chelsea. Et après voilà ils ont gagné à la toute fin de match ils ont gagné 1-0. Euh, les absences de euh, d Aguero, d de, de Mendy, ça ça a joué ou pas Pas du tout, pas du tout, pas, pas du tout. City est dit jouer comme à la maison. D'accord. Ils ont complètement dominé, étouffé Chelsea. D'accord. OK. Ouais, j'ai pas vu le match après je parce que je sais que Menji voilà, il était, il était sur il était... il était très bon à, ma... à City oui, là. Oui oui, oui, oui. Pas Goro. bah Goro, bon, on le connaît. Oui, il a... était meilleur. Quelqu'un Catania, qu Après, j'ai vu qu'il a fait son accident, j'ai pas de voiture. Bah en après, fait, il était à un il concert, bah, il était un concert euh, aux Pays-Bas et le ouais, bah, ça, bah, il, a repris, ouais. il a pris un taxi et le taxi a foncé dans un poteau en fait. <rire> c'était un, un jour plus, de repos parce que des mal heureusement parce ça, que un... c est, c est ouais. voilà qu'on entend que dans le foot anglais. c'est ça. <rire> mais euh, mais euh, c'était euh, un, un jour de repos. C'était un jour, jour de repos. J'avais même parce que Mendy je pense que euh, non, voilà, tu... euh... On voilà, il ressenti... Euh... il a mis qui en arrière gauche, c'était qui en arrière gauche qui qui le remplace. c'était non, pas Walter, Bolt, je à droite. Ouais ça a dû être euh, Il a dû mettre un. C'est un anglais, non C'est Delph Fabien Delph Non, de, il n'est pas milieu de terrain lui Delph Delf a jeu au milieu. Ah, c'est bizarre parce qu'il n'y a une compo avec justement avec Fabien ouais, il a, il a, il a... en arrière gauche, ouais. D'accord. Et ils mettent euh, David. Ouais, après les milieux de terrain, c'était David Silva, Silva, Fernandino et puis euh, De Bruyne, ouais. Ouais, bon, ouais, c'est.. Euh qu'en et... formation, là, je regarde. Ah, ils, ils ont mis trois défenseurs. Il avait mis Rudiger, ah, Semendyayil. Ouais. Et ouais. après, il a mis Aspuru-Luzietta et Marco Alonso. Ah, mais c'est ce c'est vrai. Non, non, ça c'est voilà. Chelsea. Chelsea et ouais, ouais, grave et Manchester City. Ouais, il a mis euh, Fabien Delph, ouais. Fabien Delph en arrière gauche sur la compo. Et le roi Sané sur le en milieu. Mais bon après, ouais, c'est. Non, mais bon, si Manchester City. Euh... Ouais. C'est un gros coup quand même d'aller battre Chelsea chez lui. Ah oui. Ah oui. Parce qu'il qu y a devant, il y a aussi Manchester United qui avance aussi, eux, hein. Ils sont non, pas. Oui, ils ne vont pas tenir. Il... Ouais, il tu penses pas tenir. Non. Non. Je, je vois si Terran poter le championnat. Ouais. Assez facilement comme Paris. Vrai? A... Non. United, il ils pas... sont pas.. Ils sont pas.. Euh, non Quoi, euh, Manchester United, ils sont bah, ils sont ils, sont... Prêts, ils ont fait deuxième. Il y a juste euh, le, un, le but, un but de différence. Un but de différence, c'est quand même dingue. Ah, hein. Ils sont ouais, pareils ouais, ouais. quand tu regardes 22 buts pour Manchester City, 21 pour Manchester United. Ils ont fait exactement le même nombre de points, même victoire, match nul, zéro défaite. Ouais, bah après. Euh, oui, mais donc, tu sais, donc... visiblement le Manchester United City. Voilà. Hein, <rire> donc, pour voir je... ce que ça va donner. Quand tu regardes les chiffres, ben, tu. Tu vois que, que les, les, les deux équipes sont très proches. Mmh. Mais quand tu regardes le jeu, et quand tu regardes les équipes affrontées par City et United, mmh. euh, City, City a, a plus de, a, a plus de, euh, de Niac, de points peut-être. City, voilà, City a joué a joué Liverpool, Liverpool en a pris une valise. Voilà. Ça, bah voilà, le prochain match, c'est Liverpool, Manchester United. On ouais. va voir ce que ça va donner. Ouais, tu sais, moi c'est mon équipe depuis que, que, que j'ai l'âge de 5 ans. Ouais. Et franchement, il faut de la patience pour être, pour être un supporter de Liverpool. Non mais Liverpool, c'est un gros club, hein, il faut pas. Non mais c'est voilà, euh... Je crois que c'est la pire cellule de recrutement en Europe. Liverpool, c'est pas possible. Avec une défense avec Lovren, Lovren <rire> et Ouattara, alors qu'ils étaient tout l'été. Sur Virgil bah, Van Dijk. Pourquoi peut-être parce que Lovren, voilà le champion anglais peut-être il est pour lui parce que Lovren, quand même c'est quelqu'un qui est euh, qui a l'agnac, qui, qui est euh, sur, le, sur anglais, le joueur qui est comment dire qui est, euh, est agressif. Je suis sûr qu'elle qu qu fait mieux que Lovren. Mais après Lovren, les... le c'est vrai que c'est pas un joueur qui est technique qui est, qui est très fort. Après oui. euh, après est-ce les... que par rapport à son placement les... ou autre euh, euh, après les titulaires font ah, mieux que Lovren. Mais oui. Voilà, bah après, Jurgen Klopp, tu vois, il, il, c'est pas un entraîneur euh, qui sort de nulle part. Après, euh, je sais pas. Après, sincèrement, moi, je ne peux pas me donner mon avis dessus parce que le championnat d'Angleterre, Voilà, moi je suis. Ouais, tu, ouais, je ouais. regarde pas trop. Je, quand il y a des matchs, je regarde vite fait comme ça, mais je ne suis pas dessus. Euh, donc je ne peux pas donner mon avis dessus. Après. Euh, pff, Moi, oui. sincèrement, euh, quand je regarde un championnat, c'est la Ligue 1. Je suis désolé, je suis en France, je regarde la Ligue 1, je regarde oui, pas les, les Anglais, les Allemands, les Espagnols. Je m'en tape. À part la Ligue des Champions, c'est là où tu vois vraiment les, euh, les équipes. Mais euh, D'ailleurs, euh, samedi, donc le 14 octobre, il y aura un Liverpool-Manchester. Ouais, c'est ça, ouais. euh, ouais, c'est ça, ça, des gros matchs. Ça, c'est des gros matchs. Eh, ouais, mais des gros matchs. Mais quand tu regardes quand il y a des gros matchs comme ça, des grosses équipes Tu regardes les résultats, c'est à base de 5-0, 4-0... Mm. Euh, Tu te dis mais c'est quoi ces bords C'est quoi ça ouais, <rire> sûr, Mais bon. Après, je sais pas. Après, euh, si tu me dis que Manchester City, ils sont parés pour être champions. Moi, je pense ouais. qu'ils peuvent être champions cette année. Après, moi, je vois quand je regarde les résultats d'United aussi, ils sont, ils sont costauds. Ils sont costauds. Liverpool, je sais pas, parce que quand même, ils, pris quand même des, euh, ils ont pris quand même des gros résultats. Hein, quand même, hein. Bon bah sûr. les gars, bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. Merci, merci à vous. Tous. Merci, bien. merci bien en oui. tout cas. Ciao, ciao. Allez l'OM Allez l'OM. <rire> voilà, c'est ça. Allez, allez merci à tous.